Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Non, je jure par cette cité, et toi tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux Et une langue et deux lèvres, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile C'est délier un jour, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine, un orphelin proche-parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, Et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Alors que ceux qui ne croient pas dans nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux.